Parfois même de la pluie. Bonne soirée à tous. Je vous souhaite également une très très bonne soirée. On démarre dès maintenant cette émission spéciale. Merci. Euh... <rire> Ça pouvait pas mieux commencer. Jadoul est toujours aussi bien préparé. Ah bah oui, attends, on y va. Jadoul. Bonsoir, bienvenue dans votre émission, on est ensemble, 18h-20h, je m'appelle Jadoul et je ne suis pas seule ce soir, je suis avec la merveille de la bande oh. FM, la baronne, la patronne. C'est oh, t'as un truc pas. à me demander toi ou pas Oui, bien sûr, <rire> t'aurais un peu d'oseille. J'ai je... 10 balles. Ah <rire> bah c'est très bien, ça me paiera le parking. Top, top. Euh, <rire> je vous présente, pour ceux qui étaient là cet été, vous la connaissez déjà, mais pour les nouveaux arrivants, voici la Marois. Oh, bonsoir. J'ai dit la Marois parce que ouais, voilà, Si on avait deux, je crois qu'il y aurait eu une apocalypse à un moment. Mais non, mais c'est tellement incontournable. Euh, je ne pouvais pas dire autre chose que la Marois. Euh, ce duo m'avait manqué, franchement. Oui, ce petit duo. Mais oui, hein, on ça va être n'importe quoi. Ouais. Ah franchement, aujourd'hui, ça va partir en okay, cacaouette okay, ouais, total <rire> puisqu'on est, est plus tard que l'horaire euh, sur lequel on était euh, ouais. durant l'été. Donc, on voilà. va plus se lâcher. Et c'est le week-end. Les enfants sont déjà au lit ou en soirée. Donc... Les enfants en soirée. T'as ah 12 oui. ans, il est, il, est, il, est, il est en soirée. Non, mais 14 ans dans les balles ou quoi, non ça encore non on fait des petites boums entre potes mais ah à ouais. 14 ans en général t'es chez les parents quoi ouais c'est vrai en général hein mais ouais. bon donc voilà ça dépend. On moi j'étais déjà partie vie, avec mon baluchon Ouh là. là. <rire> alors une soirée exceptionnelle alors Qui euh, bouleverse un petit peu les codes traditionnels de ouais. l'émission Jadoul Vu qu'on va avoir une spéciale Halloween Donc demain On va s'affronter avec des questions sur Halloween ou non Peu importe, mm -hmm. culture générale et surtout culture Halloween Et on va voir si on est des véritables toccards ou non euh... <rire> On est désolé mais je crois qu'on est parti plus sur toccards Mais on verra, on verra <rire> On va également voir le pire de l'actualité euh, belge et internationale Tout ce qui était insolite et qui nous a bien fait marrer Et je te propose qu'on commence tout de suite Hein car j'ai fait des cours d'orthophonie et je suis au niveau 1 Mais et peut-être que je serai au niveau 2 à la pas. fin de cette émission. On verra, on promet rien, <rire> surtout on ne promet rien et on s'excuse d'avance. <rire> Alors on y va. Euh, première info. Ah dis-moi. Euh, il s'est passé quelque chose avec un homme en Chine. Qu'est-ce qu'il s'est passé Un euh... vieil homme soudainement Il s'est passé un truc. <rire> est-ce <rire> est qu'il a mangé quelque chose euh, Il lui est arrivé quelque chose de mauvais Est-ce que c'est Oui, très mauvais. Il est mort Oui, non, non. Euh, ah, euh, est... C est, c est très, oui, c'est très chaud. Mais, non, mais dans le sens, est-ce qu'il est décédé la... Oui. Euh, ah, il est décédé Oui. D'accord, euh, joie. Euh, est-ce que quelqu'un l'a tué Quelqu'un l'a... Je sais pas.. Quelqu'un a quelqu quelque chose euh, quelque... Est-ce que tu mets les animaux dans les choses Ah, je sais pas. Hélas. Euh, en fait, euh, suite à une fuite de gaz sur la voie publique... Un homme a pris feu oh Comme ça Mais non Et il est, est il, est, il est décédé Ses vêtements Tout ça euh, Tout partout Alors évidemment Il y avait trois témoins Qui interviennent rapidement Avec mm -hmm. des extincteurs Et des bouilletés d'eau Pour éviter une mort atroce Ah non il est pas mort Ah oh, mais dis ah donc non, euh... Il est pas mort Il est pas mort Mais <rire> il est hyper bien fichu suffi... Tu as un travail Jadoul <rire> <rire> Préparer des informations Et lui Il sait même pas Si le mec est mort ou pas Non mais je te rassure Il a été transporté en ah, hôpital voilà. En lieu sûr Tout va bien Et grâce à cette intervention Il n'a été que légèrement blessé Et trois sauveteurs Improvisibles ont d'ailleurs été honorés ah par la police municipale par leur acte de bravoure okay. l'homme l'homme est vivant ouais, l'homme engazé, <rire> explosé et finalement vivant et tout va bien et euh, franchement on est très content pour lui tu ah, t'es déjà fait étonne. exploser par une fouille de gaz <rire> Non. <rire> oui, Sinon je serais pas là tu vois. Bah, regarde lui il est bien vivant non, Mais quand même ça se passe pas souvent ça je crois Mais heureusement bah, comme, comme quand on vous donne quand même des bonnes nouvelles Même ah, si bah, on oui. est dans une émission spéciale Halloween <rire> voilà, On vous donne un des un bonnes nouvelles Halloween. Quand j'adoule c'est lire les informations à l'avance Voilà <rire> ça ouais. non, mais, Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous Dans quelques instants on va démarrer la première manche De ce jeu spécial Halloween On va encore avoir une info insolite Bref on passe la soirée ensemble Et il y a un seul numéro pour réagir ensemble par SMS Ouais c'est le 0488 106 800 il, il est là il connaît. est tout le temps là bah, je m'en rappelle oh, c'est incroyable il est sorti tout seul J'ai n'ai plus rien compris. et on va jouer ensemble évidemment. Pars, moi, on va trouver un gage pour la fin de cette émission ça va être incroyable <rire> vous pouvez compter sur nous ça se passe dans un instant toujours dans Jadoul Jadoul 18h20 Kids United hein, tout de suite Mais non, le plus beau est déjà fait, il est devant moi, oh. ça s'appelle Maroua <rire> Vous écoutez le 18h20 ensemble pour décortiquer toute l'info insolite et surtout pour vous raconter nos vies ouais. dont euh, vous n'avez aucun intérêt Absolument. Euh, de savoir l'existence évidemment mais <rire> on va lire quand même vos petits messages qui arrivent au 0488 106 800 euh, bonjour l'équipe vous êtes là exceptionnellement vous serez là tous les samedis alors moi je suis là tous les samedis <rire> depuis septembre pour ceux qui n'ont ouais. pas remarqué Maroua elle est là en bonus je suis là en bonus je suis le petit cherry on the cake euh, si on ne dit pas le S de bonu Je suis le bonu Oui. Mais ça ne veut rien dire. Hein. Si, si. Le, bo le bonu Sans vêtements. Oh non ah, <rire> Si, évidemment. Il va se calmer cet enfant. Excuse-moi. h balance ton jadoule par la fenêtre. Tu peux euh, sortir, ça euh, peut... Bah écoute, il euh, n'y a pas de souci. Merci, euh, au revoir. Alors je reprends cette euh, émission. Il était temps que quelqu'un le fasse. Je euh, suis désolée. Elle, elle est délatante, là. Regardez-la. Ça y est. Elle a pris les rênes de cette émission, on ne l'arrête plus. Ah Elle rentre écoute, dans la reine. J'ai été à la bonne école. Ah ouais Ouais. Tu m'as tout appris, Jadot. Oh, ce serait Comment trop détruire une émission, comment ne jamais bien faire, comment être en retard et tout ça, c'est toi qui m'as appris. Je <rire> t'ai manqué, hein. <rire> Ouais, C'est violent euh, <rire> Qu'est-ce que tu fais, tiens, la semaine qui arrive, là Eh ben, pour une fois, je suis en vacances Et je vais enfin aller à Paris, mais avec une copine Je vais vrai. en week-end avec une copine Mais pour moi, c'est un truc de ouf bah, Tu me crois ou non, j'y vais aussi Mais non Attends, attends, moi, je pars jeudi matin et je reviens vendredi soir Tu es quand, toi Moi, je pars mardi soir D'accord, et tu reviens Jeudi matin <rire> C'est pas sacro Tu vois, c'est même pas que nous, on n'a pas croise. envie de se voir, c'est l'avenir. C'est, je ne sais destin. pas, le monde n'a pas envie qu'on se voit. Enfin, en fait... Mais ah, c'est ça, bah, est ça, ça, est ça. pourquoi est-ce qu'on fait des émissions et donc, Pour visiter bah, Pour visiter le Louvre. Ah oui Ça fait depuis hyper longtemps que j'ai toujours envie de visiter ça et euh, je me suis dit, ok c'est bon, je prends une copine et on y va. Bon, bah voilà. Bonne idée. Hein. Et tu les trouves où tes copines euh, bah, À l'école. Ah, ok d'accord, fait... je l'ai payé mais ça va. Ah mais enfin... ça va bien, t'as vu ça Ok, laisse-moi voir une envie, d'accord Bah non mais bon, on est conscient <rire> tu fais de moins en moins de radios, t'as de moins <rire> en moins d'amis, c'est logique, c'est un rapport financier. Euh, euh, je comprends tout ça. Merci Jadol et et toi Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ah ouais, euh, la semaine prochaine je fais euh, alors j'appelle ça un, un pèlerinage télévisuel. Oh là là. Donc c'est-à-dire que Qu -ce je vais que dans un autre pays pour regarder ouais. ce qui s'y fait dans le milieu. Ah oh, mais c'est génial. Oui. Et comme ça je me ressource voir ce qui se fait là-bas. Ouais. C'est euh, comme ça tu peux toujours et c'est ça. Mais, mais c'est génial. <rire> non, je rencontre des gens, je discute et puis c'est très constructif, tu vois, oh, on ouais. fait des échanges et, et, et, et voilà, et des soirées. Euh <rire> Tu préfères les échanges ou les soirées Le... Ou les deux en même temps Oui c'est ça, les soirées, échanges bon, Voilà, euh... je me disais aussi Voilà c'est ça, euh, dans quelques instants On va démarrer la première manche de cette émission spéciale Halloween On va jouer ensemble Et vous allez pouvoir jouer aussi avec nous Puisque c'est une émission connectée Et vous allez pouvoir réagir à tout ça en direct Absolument, surtout, n'hésitez pas Marois nous a ramené sa meilleure amie Ma meilleure amie là. Oh mon dieu Tu m'avais manqué Pourquoi j'ai accepté de revenir Franchement, je sais pas <rire> Gims et Balumba Et écoute, j'ai fait des progrès en espagnol <rire> C'était horrible Ah non mais c'était moi là qui chantais Oui bien sûr euh, ouais, ouais, bah, ouais, Qui est d'accord Tu remets en question mes talents de chanteur Ça ne euh, va plus Non je remets en question tes talents d'être humain Parce que déjà là on n'est pas au top Commence pas à chanter non plus Quoi c'est te si plaît. terrible que ça C'est pour l'humanité j'avoue Ah oui ben je comprends C'est important euh, J'ai jamais eu l'occasion malheureusement de faire de l'humanitaire Bah je ouais. promets Dès maintenant j'arrête de Mais fais comme moi chanter. Moi j'en fais en restant avec toi Fais de l'humanitaire C'est bien Fais de l'humanitaire les gars T'es tellement méchante Marois oui tu, Ça ça m'a pas manqué Je t'avoue C'est pour Halloween en vrai je suis super simple Pour réagir à l'émission 0488600 dans quelques instants, on, redém... non, on démarre le jeu spécial Halloween. Ja -ja 18h20, c'est Jadoul. C'est eh très bien, merci les cafés gourmands de nous avoir donné le sens de la vie. Maintenant, on va vous brosser dans le sens du poil, vu qu'on va jouer avec euh, Marois, autrement ouais. appelé Choubaka. Euh... <rire> Mais c'est complètement faux C'est gratuit Mais il m'invente à chaque <rire> fois une vie, c'est insupportable. Alors en effet, euh, j'ai préparé plein de petites questions. Jingle ah, ah. Voilà, tu peux parler. La dame elle a crié. Dis-le si je t'ennuie, hein, franchement. Un peu, ai... mais bon. bon D'accord. Bon, du coup, je vais euh, mettre des questions beaucoup plus difficiles. Alors donc, j'ai préparé des petites questions sur le thème d'Halloween. Oui. Et tu vas devoir y répondre. J'en ai questions. préparé 6 oh. Ouais. Alors à la fin Quel de l'émission, donc c'est pour ça que vous devez absolument rester avec nous jusqu'à 20h, euh, on verra qui va gagner, parce qu'évidemment après, Jadul va me poser des questions à moi, et, ce, et le perdant aura, à mon avis, un gage. ouais, ah, ça va pas être... Ça va bon. encore être quelque chose de très, très, euh, très gentil. Donc voilà, restez avec moi. Alors on va commencer par la première question. Ah bah c'est toi qui me donnes le top. Je te donne le top. Merci. <rire> On t'écoute. OK. Quand cette fête, fête... <rire> a-t-elle lieu Parce que attention. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre ou dans la nuit du 30 octobre au 31 octobre Merde. Ah, il ah, y a une différence. Hein. Ah bah ouais mon vieux. Ah mais oui, mais ça je ne savais pas. <rire> euh ah bah, ça fait le malin, ça fait le malin, il n'y a plus personne hein. Je dirais, tu dirais. que c'est comme Noël, on le fête le 24, mais c'est le 25. Donc, euh... Ah oui, oui j'ai du temps, j'ai oublié. Euh... Bah oui, bah dépêche-toi, José. Allez, je dirais la nuit du 31 au 1er. Ok, bonne réponse. Yes Bonne réponse. Qui est-ce que t'as payé attends. pour avoir la bonne réponse Moi, voilà. C'est bon. Question suivante. D'après la tradition, que disent les enfants aux adultes qui leur ouvrent la porte Ah mais ça dépend des pays Parce qu'à l'origine on dit On dit des bonbons ou la mort Ah mais non c'est pas celui-là En France on dit quoi En France et en Belgique on dit la même chose T'avais le bon début Des bonbons ou un gars Un sort Un sort Ouais mais le sort il est comment Il est bien Il est pas bien Un méchant sort Mais non un mauvais sort Un mauvais sort Oh mais non tu l'as pas celui-là Non non mais non t'as vu comment je dis Alors, est-ce qu'il s'agit d'une fête folklorique grecque, folklorique française ou folklorique anglo-saxonne Anglo-saxonne. Bon Alors, d'après... Euh... Non, pardon. Quel est le principal symbole d'Halloween Ça, c'est hyper facile. Les Une costumes citrouille. ou les citrouilles. Très bien. Ensuite, comment appelait on la fête celtique D'où viendrait la tradition d'Halloween <rire> Est-ce qu'on l'appelait ce main ou est-ce qu'on l'appelait sa main Oh là... Ouais, ouais, ouais. ouais mmh. Ah bah non, euh, tu te fous de moi, moi, moi okay, ouais, ouais, à voilà. un moment de question. Voilà, coup tordu, et eh bah t'inquiète ouais. pas, j'ai que 10 secondes. Tu on ouais. répète les propositions Demain ou bien sa main <rire> C'est vache. Ouais. Semain Bah ça, t'es sa main <rire> Ah merci, c'est sympa Avec plaisir J'ai combien de points là T'en as 3. 3 sur 6. Ah bah ouais, ah on elle. peut même pas dire si j'ai gagné ou non, tu vois. Bah non, t'as la moyenne, Josiane. Bah ouais mais écoute Ah bah c'est comme ça. Bah écoute Martha, ce que je te propose, euh, dans quelques minutes, c'est moi qui vais te poser les questions. Ouais. Si tu nous fais une égalité.. Eh ben, on n'est pas dans de beaux draps Puisqu'on n'avait <rire> pas prévu ça Donc euh, ça Mais non, on calculera compliqué. avec les deuxièmes manches, etc vous inquiétez pas, tout sera prêt jusqu'à la fin de l'émission Heureusement qu'on a une comptable ici Bah oui, tu m'étonnes, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission On aura un gage et euh, soit Jadoul, soit moi Perderons notre dignité. Perderons Perderons, perderons. <rire> Perdre. Bon bref, il y a une idée <rire> qui va se barrer. <rire> Retrouvez Jadoule en podcast. Jadoule Jadoul. sur iTunes et sur hilar.be. Allez, je t'emmène à Kinshasa, ça te va Bon, allez. On est en direct ensemble, merci de nous avoir choisi Marois, j'ai une déclaration à te faire. Je t'écoute et dans l'actu, c'est les news de la semaine. Qu'est-ce que tu racontes les espagnols J'adore cette chanson Franchement Mais tu l'amènes n'importe où À qu'elles sont jolies Les de mon pays Ça y est Il y a tout le monde qui commence à danser <rire> Sérieux Mais je te jure Oui mais si tu es Oui oui. Non mais il euh, faut que tu viennes au fait Au fait de chez moi T'inquiète pas ah, T'inquiète Tu vas te déhancher Mais franchement euh, je, je vous trouve merveilleux à Vous Ça <rire> <rire> <C 'est rire> va Nadine Qu'est-ce qu'il y a là <rire> ah non, mais, non mais franchement Je trouve que tu dégages Une énergie Une joie de vivre Oh ça c'est la là... Non je dé <rire>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 On est en direct avec vous Mais non, Juste tu sais ce que j'ai pris J'ai pris de l'eau avec de la grenadine Sérieux Ça va être le sucre Ouais, c'est le sucre ouais. Ça te monte à la tête Ouais, Je suis désolée, j'ai beaucoup trop d'énergie là aujourd'hui Je vois, tu as des, des couleurs grenadines <rire> Je... euh, euh, C'est techniquement pas possible Si on ouais, le rappelle Ouais, c'est tendu Alors, petite quiz par rapport à l'actualité Oh, dis-moi, dis-moi Figure-toi que j'ai repéré Moi et mes lunettes rondes Dans l'actualité euh, Un truc qui m'a complètement mais qui, est, euh, qui peut concerner n'importe qui qui aime bien les balades en forêt euh... Est-ce que tu es prête à jouer Je suis prête. Euh... Attention, je démarre mon chrono et c'est parti. Euh... Alors attends, les balades en forêt, est-ce que ça, ça concerne euh, la manière dont on, soit, dont on doit être habillé pour se balader en forêt Non, c'est deux saisons. Qu'est-ce qu'on fait dans les forêts en cette saison bah, On se balade, on marche. Oui, mais pour faire De la quoi. randonnée Oui. On fait de Mais la randonnée, du on, ski de fond On ramasse quelque chose. De, des châtaignes Non. Des champignons Oui. Et, ah. Et donc quel est le souci avec, avec des gens qui ont ramassé beaucoup de champignons Ah ils étaient hallucinogènes Non. Ils étaient euh, venimeux Non. Ils, ils étaient comestibles Euh oui. Bah alors quoi? Désolé Marois, tu n'as pas trouvé. Oui, ils ont non. <rire> recueilli 400 kg de champignons. Et c'est ça le problème. Ils ont cueilli trop de <rire> champignons. <rire> 400 kilos C'est de trop C'est de trop C'est vrai dit. que ça fait beaucoup quoi. Si vous avez le projet De cueillir 400 kilos De champignons euh, Évitez hein, Parce que figurez-vous Qu'ils ont euh, Plus de 10 litres De champignons Ramassés Oula. Soit environ 7 kilos C'est un délit Mais c'est énorme On ne peut pas ramasser Plus de 7 kilos De champignons Non mais attends euh, Moi je veux revenir Sur le fait que quelqu'un A écrit une loi Sur le fait qu'on ne peut pas ramasser trop de champignons. <rire> oui, mais il y a des raisons. Hein. Mais en fait, voilà, cette saison, tout le monde veut ramasser des champignons. Ouais. Et en fait, l'article R163.5 du code forestier limite la cueillette wow. à 5 euh, litres, soit 3,5 kg de champignons par personne. Au-delà euh, et jusqu'à 10 litres, mmh. une amende de 135 euros est encourue. Et euh, enfin, la quantité ramassée est supérieure à 10 litres. L'infraction constitue un délit. Donc, la gendarmerie des Vosges, en France, a confisquer la récolte abusive, les 400 kilos ont été évidemment euh, mis de côté par la gendarmerie qui rappelle évidemment l'existence de cette loi que je ne connaissais absolument je pas. Je ne connaissais pas du tout, mais moi c'est dingue c'est des lois. Tu te dis, il y a des gens qui se sont vraiment assis ah ouais. autour d'une table avec <rire> des cafés, l'air sérieux en costard. Oh, écoutez les gars, on ramasse trop de champignons. Enfin, c'est ouf. Voilà, mais c'est pas grave, les gars, venez manger une glace avec moi, on va s'étendre un petit peu, non, mais là, faut pas exagérer. Salade de champignons, s'il te plaît, c'est la ça... saison. <rire> je pense qu'on va faire ça, ouais. La suite, on va également faire la deuxième partie De la première manche de notre jeu spécial Halloween ouais. Vous réagissez à cette émission 0488 106 800 N'hésitez pas Vous suivez Jadoul sur Facebook, Instagram On est partout, on vous poste des stories en live Jadoul 18h-20h, c'est Jadoul Et... En live jusqu'à 20h, merci de nous avoir choisis. Et euh, franchement, j'ai une seule chose à vous dire. Vous avez fait le bon choix, car vous avez oh. la crème de la crème Yamaroua dans ce studio. Ah oui, je suis là, mais vous avez aussi, j'adoule. Oui, oh c'est ce oh, -ce un compliment Oui, et ce ça sera le seul de la soirée. Ah là là, oh là là, ça me <rire> brûle les oreilles. Euh, Est-ce que tu ne saurais pas changer en extraterrestre Bon, peut-être un petit peu. Bon, oui. c'est Halloween, hein, je ne sais à pas. Je bois. me mets dedans, je me mets. <rire> j'adoule. A mon tour de jouer avec toi Et surtout de faire ma manche une Pour ouais. ce jeu Halloween okay. Je vais te poser des questions En rapport avec Noël <rire> okay. Alors c'est pas la bonne période de l'année <rire> Je plaisante bien sûr J'ai préparé mes questions Ok je suis tout hui Figure-toi Oui. tu rires Je sais pas J'attends me... la question Ah t'es déjà chaud. Moi, là Moi je suis prête ah, Je, je suis prête Depuis ma naissance Vas-y ah balance écoute, Ma petite lanterne euh, je, vais, je, je vais lancer le chrono C'est parti C'est parti Ok Ce chrono est beaucoup trop long <rire> euh, je... Quel est le prénom Du héros d'Halloween Celui de la lanterne citrouille Quatre propositions euh, Ouais ouais Donne-moi des propositions Joe Jules Jim Jack <rire> euh, Mais j'en sais rien moi Joe Jules Gilles, Jack mais Moi j'irais Jack parce qu'il y a Jack le ventreur et Jack c'est un nom de, de taré comme ça Jack oh, Bonne réponse Fais-toi une petite barre Je me fais une petite barre Ok <rire> ça, ça, <rire> peut, ça peut paraître en soirée défonce mais c'est <rire> pas du tout ça <rire> <rire> <rire> Quel est le légume qui se transforme en lanterne d'Halloween euh... La citrouille, la courgette, le concombre ou le potiron Ah mais non, mais la citrouille, c'est la citrouille. Ah, deuxième petite barre. Dans quel conte il y a une sorcière Cendrillon, Blanche-Neige, mmh. Podane Le chaperon rouge. Euh, Blanche-Neige. Et là, qui sait qu'il y a une enfance ici C'est moi Écoutez, on fait le point. <rire> elle est beaucoup trop bonne. Eh ben Qu'est-ce que tu veux J'ai trois bonnes réponses sur trois questions. Voilà, je suis désolée. Fais gaffe, parce que, comme elle disait... Un jour, il t'aura... Alors, faites très attention. <rire> ok. <rire> Suivante question. Ouais. Cette année, quelle est la journée mondiale qui est célébrée en même temps qu'Halloween C'est euh... pas, la... pas la journée des morts Non. non. C'est pas... Ah, pas Toussaint euh... Non, non. Euh... Ah, mais Le 31 je sais, je sais pas. octobre, quelle sera la journée mondiale Je sais pas, la journée mondiale des huîtres, j'en sais rien, il y, des... y en a des... Tu dis des... c'est ton dernier mot C'est mon dernier mot. <rire> euh, bon. C'est la journée mondiale des huîtres. C'est la journée mondiale des villes. Attends. Rien à voir. Quoi Rien à voir. T'as qu'une idée C'est quoi ça encore Quand on a vraiment très peur... On ouais. dit qu'on a, bon c'est pas grave, on l'a fait quand même euh... Euh, Quand on dit qu'on a très peur, on dit qu'on a une frayeur verte, une trouille rouge, une terreur mauve ou une peur bleue Mais une peur bleue, mais tu m'as prise pour une tobé? Ouais, ouais <rire> Écoute, tu as combien de barres là J'ai 4 barres 4 barres, je t'ai oui. posé 5 questions 5 questions, il ne nous en manque plus qu'une Absolument Mais de toute façon, j'ai gagné. <rire> Écoute, oui, mais il y aura les points de la deuxième manche oui, aussi. évidemment. Donc, on va, voir, euh, on va voir si tu vas pouvoir quand même t'en sortir. Pour se déguiser en ouais. sorcière. Ouais. Tu n'en es pas très loin, d'ailleurs. <rire> Merci. Quel ouais. accessoire n'est pas du tout utile Ok, vas-y, donne-moi. Un balai, une baguette, un chaudron ou un accordéon euh, <rire> Un accordéon, je dirais, mais hum, je ne suis pas sûre. <rire> Je... Ou alors c'est une sorcière particulièrement parisienne. Ah mais tellement mais là franchement tu m'as prise pour qui Tu lis pas tes questions avant de me les poser, c'est si, si. ça Je l'ai lu, je les ai lues et je Alors c'est encore compliqué. pire parce que tu les as trouvées <rire> Moi personnellement je les trouvais très compliqué. Mais écoute, allez, je allez, considère allez. pour toi que cette première manche est gagnée Ouais, merci La suite de ce jeu spécial Halloween dans quelques instants. Toujours en direct jusqu'à 20h, on vous accompagne avec le pire de l'actualité et surtout le pire d'Halloween avec des questions pour enfants de 3 ans. Et... <rire> la manche d'oeuf arrive d'ici quelques instants. On sera ravis de vous la proposer évidemment en direct. Car cette émission, oui, est en direct madame. Ouais, Quelle aussi. heure est-il Peux-tu prouver à nos auditeurs Il que nous sommes bien 18h52. Ah bah euh, oui, c'est très bien. Bah bon, voilà, c'est bien l'heure. C'est une très bonne journée. Hey plaisir. Je <rire> euh, te propose maintenant qu'on enchaîne avec de la musique et on revient juste après pour et une prout. dernière news avant de démarrer une nouvelle heure. Ça te va Ça me va très très bien. Ah C'est très bien, on y va petit à petit. vous écoutez le 18h20. Et en parlant de petit à petit, Arcadian tout de suite oh, en direct. Ah bah, nouveau son et franchement, ça déchire. Est-ce que tu m'accordes cette danse Oh, je te l'accorde. C'est parti. C'est camion ah. En live jusqu'à 20h, merci de nous avoir choisis et nous sommes en direct avec vous pour cette émission. Jadou 18h20, c'est Jadou euh, Figurez-vous que dans quelques instants, manche 2 de ce jeu spécial ouais. Halloween, on reçoit des SMS, est-ce que tu peux nous les lire Absolument. Je te les lirai quand je les aurai en face de moi <rire> Absolument Et Elle se rend compte dans ses yeux, je vois, je lis. Ah il a mais pas non Ils ne sont pas dans mon écran. C'est quoi que t'as là J'ai un, un écran, mais j'ai pas... Enfin... Est-ce que tu vois que je t'explique la côté, technique La brique que t'as à côté. Bah un, un, un, un GSM La brique que tu viens de ranger dans ton sac. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac ton, ton livre Ah oui Mais j'ai pas rangé Il est là, je l'avais pas vu. <rire> bon en fait... Parce que, bah, vous savez quoi vous allez nous, nous, vous allez nous donner votre, vos petits avis. 0 106 800 J'ai acheté un livre ouais. de Bertrand Perrier. De Bertrand. Il avait les bouteilles. Oui, hein, très drôle. <rire> Je suis sûr on ne l'a jamais fait, celle-là. Ah, <rire> le nom du livre, c'est « Sur le bout de la langue ». Et en fait, Bertrand Berrier, c'est qui C'est un avocat. C'est ça là. Retour, euh... retour. Et c'est qui C'est un avocat. C'est un avocat français ouais. euh, qui, a fait, euh, qui, qui enseigne aussi euh, l'art de la parole à HEC, euh, à Sciences Po. Donc vraiment, il est calé sur le discours, etc. Et donc, il s'est fait un petit livre et euh, il écrit dedans euh, la manière dont les gens parlent, les mots de vocabulaire utilisés, euh, pourquoi on les utilise sur plein de thèmes différents. Donc, tu as le thème de l'amour, tu as le thème de la gastronomie aussi, c'est hyper intéressant. Tu as le thème du droit, donc tu apprends plein de choses et ça se lit d'une traite. Donc, moi, vraiment, j'ai adoré rentrer dans le métro pour, pour pouvoir le livre. Donc, c'est un livre intéressant. Ah ouais Et et, et, et moi je trouve ça. Je te montre le bouquin. Je te montre le bouquin. Et Alors, il est chouette vraiment hein Sur le bout de la langue. Bah oui, bah oui, parce que les mots utilisaient sur le où à peu près Je suis là toute fin. Ah oui, je vois la page pliée. La page pliée. La page pliée. Votre premier coup de cœur musical. Euh mon premier coup de cœur, mais. oh T'es tombé vraiment sur le cuiz Bah oui <rire> <rire> Alors, mon premier coup de cœur musical, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, euh, c'était... Euh, euh, comment il s'appelle encore Ok, euh, on va dire Chopin Chopin <rire> Je te jure Votre dernière découverte que vous voudriez partager Eh ben, euh, là, c'était Arcadienne, le, ouais. le son qui vient de passer. Très bien. Un morceau que vous avez en tête toute la journée, si vous l'entendez le matin Euh, franchement la, euh, la bande son de McDo <rire> Oui c'est vrai En plus elle, elle me la chante Depuis deux mois Tout euh, Une musique de film Que vous adorez euh, les, La musique de Pirates Caraïbes Et c'est là que je vois Qu'elle a beaucoup lu le bouquin Puisqu'il y, y a des traces De McRude et, et de Couscous Mais c'est complètement il y a, y a, faux Il y, y a un endroit Je pense c'est y a du tagine <rire> dans, le, dans le bouquin Ça et, va les clichés Je te dérange pas Et le livre en tout cas euh, sent encore le magasin Donc, <rire> Bah oui il est tout neuf Ça m'étonnerait qu'il est Ah d'accord Et tu l'as lu en combien de temps euh, L'âge depuis une semaine je lis que dans les transports en commun donc euh, je vous dis il se lit d'une traite donc vraiment je le conseille je le conseille ça s'appelle sur le bout de la langue et c'est de Bertrand Perrier surtout que on <rire> On doit rappeler qu'elle a vu un livre qui calait un meuble depuis deux mois Et elle s'est dit, tiens, ça fonctionne comment Elle a pris la chose en main, elle s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen... Excusez-moi, de... c'est tactile, cette chose-là, ou pas ça, ça... Ah, ça s'ouvre Attends, il y a des mots, et si on les aligne, ça fait des phrases oh, c'est magique Je suis sûre que... Tu sais quoi La première fois que tu lis un livre, tu m'appelles Bah, ok, bah franchement, je t'appellerai. Dans okay. un instant, on revient. 18h20h, c'est Jadoul et parfois même de la pluie. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Guy, on vous retrouve très bientôt, et prochain rendez-vous de l'information demain dans la matinale, on démarre cette deuxième heure. Merci de nous avoir choisis On est en live avec vous Encore une heure ensemble Deuxième manche De ce jeu spécial Halloween ouais. On est impatients De savoir qui va être Le plus calé Sur l'actu Halloween Et sur euh, euh, la, culture. En la culture La ouais. culture générale Voilà ouais, Bon ce je vous laisse Il n'y euh, a pas de suspense C'est moi qui va gagner Mais on va faire Comme si Jadoul avait Un cerveau tous ensemble On n'a pas décidé le gage hein. Ouais c'est vrai Mais Si que... vous avez décidé le gage Ce serait bien Parce qu'on n'a pas du tout D'idées ouais. en fait Nous personnellement 0488 ouais. 106 800 N'hésitez pas Envoyez nous des petits gages Sympas Je sais pas, à crier le jingle par la fenêtre alors qu'il sera 20h. Je sais pas, n'importe. Ouais, euh, bon, pour les voisins. Oui, c'est vrai, ok. Bon, <rire> mais sinon, on peut aller sonner chez un voisin. <rire> Ça ira plus vite que d'appeler les flics, tu vois. Bah, oui, vrai. allez, allez, c'est bon, c'est parti. Euh, nous, dans la suite de cette émission, on va avoir des actus, évidemment, insolites. J'aperçois oh, de, de belles bon, choses qui arrivent dans la suite, comme mon ordinateur n'a plus de batterie. <rire> je, ne... <rire> je ne sais pas ce qui arrive, mais je lis vos petits SMS. C'est trop cool que Marois parte à Paris avec sa copine. Ce, ça ne tiendrait qu'à moi, je partirais avec elle. Merci Christopher pour ton petit message. Mais oui, merci Christopher pour ton message. Quoi, non, allez, allez. En, non, non, en vrai, vrai c'est très gentil. Merci ah beaucoup. On va faire un petit trip avec les auditeurs. Eh bah ouais, mais je suis chauve, hein. On va faire le Marois Tour. <rire> le Marois Tour. Mais <rire> qu'une tournée. Personne va payer pour ça, tu t'en rends compte. Parce que Marois, elle va pas faire le tour de la Belgique, elle va juste faire la tournée des bars de Bruxelles. <rire> Oh mon dieu, mais ou part cette émission <rire> part, euh... Je vous jure, on vous a préparé des trucs vraiment top On aura la suite euh, des jeux On aura euh, du bon son On va vous préparer euh, une, petite, une petite musique euh... oui, Une petite musique que vous ne connaissez pas Alors figure-toi qu'aujourd'hui euh, Ce n'est ah. pas qu'une spéciale Halloween dans cette émission ah. C'est aujourd'hui la journée mondiale des pâtes Mais non, franchement ah, si pâtes. Mais moi je vais assister aux réunions des gens qui décident euh, les journées mondiales je te jure, je suis sûr, ouf, ils sont tous bourrés et on, on les a perdus vraiment, j'en je, suis sûr. Mais figure-toi qu'il y a des, quand même des statistiques euh, le top 3 des, consom des consommateurs de pâtes dans le monde par an et par habitant, c'est l'Italie avec 25 kilos par habitant bah, En soi, c'est comme si on demandait euh, la consommation de chocolat en Belgique ou la consommation de frites en Belgique. Ouais. Voilà. C est, c est, on je a beau dire ouais de c'est des clichés mais c'est vrai. Mais non, mais euh, ils sont très doués là-dedans Bah oui, il ne faut, ah, faut pas, pas se cacher voilà, euh, Au Venezuela, il y a 13 kg de pâtes par habitant et en Tunisie, 12 kg par habitant. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, voilà, on ne sait pas ce que vous allez faire avec ces informations, mais au moins vous les avez. <rire> non, mais moi je fais partie des gens qui mangent beaucoup de pâtes. Oui, bah, bah Par un manque d'oseille tout simplement. Voilà, voilà c'est ça en tant qu'étudiant, c'est la dèche. C'est ça, mais... Euh, ouais, non, c'est vrai. Euh, moi, je pense que je consomme jusqu'à 20 kg de pâtes par an. Oh, moi, j'ai arrêté de compter, tu sais. Vrai ah ouais. Euh, J'adore les pâtes. Demain, oh ouais. t'as prévu de faire quoi, dimanche Je sais pas, des pâtes. <rire> Comme par hasard. En manque d'inspiration, en lisant bah, ton bouquin, bien sûr. Bah bien sûr, mais non, je l'aurais fini d'ici là. Euh, un seul oui. moyen de nous réécouter si vous avez loupé le début de cette émission, ouais. vous allez sur iTunes, vous tapez Jadoul et vous nous avez en podcast. Et ça c'est plutôt cool. La suite de cette émission c'est avec Black M. en envoyant un SMS oh au 04 88 106 800. Numéro Dans mon délire c'est tout de suite. C'est un peu disco quand même ce soir. Ouais, J'aime beaucoup. Si ça donne envie de, de ressortir tes pantalons à pas de def. attends toi. Bah mmh. ça m'étonne pas en fait. Non, j'en ai pas du tout, mais j'ai toujours détesté ça. Ah bon Ouais, et je, je tenais à le préciser à la radio <rire> en direct. Merci pour ces informations. <rire> Ciao Deuxième manche de ce jeu spécial Halloween, on ressort le piano flippant, <rire> les zombies rentrent dans le studio, grattent à la fenêtre d'ailleurs... Euh, Il ouais, faut nous arrêter s'il vous plaît, ça fait du bruit, oui, c'est un peu ça. Gênant. Déjà ça fait du bruit, et puis la bave, qui c'est qui va la nettoyer oui, Les traînées de sang par terre, franchement c'est dégueulasse. Non, aucun respect. Ça, ça se fait pas, je suis désolée. Euh, bon. Ouais. Ce que je te propose. Propose-moi. C'est de me faire jouer, comme tout à l'heure, en non, premier, sûr. et je te ferai jouer jou après. Oh. <rire> Ouais. Alors, je t'ai préparé cette fois-ci pas des questions spéciales Halloween Mais des questions de culture générale Oula Et <rire> <rire> eh ouais, Tu pas sais pas que tu t'attaques Justement je sais, c'est pour ça qu'attention ça va être très gênant pour Jadoul Je vais casser la baraque, on fait un pari <rire> On fait un pari On parie une story okay. Une story qui vante les mérites de l'autre Oula, euh, moi je peux pas mentir à... <rire> Allez, Aux deux personnes qui suivent je, je vais faire quatre Tu, tu vas faire 4 Si je fais 4, euh, oui. ça va Et si je ne fais pas 4, je fais une story, d'accord Ok, très bien Très bien, on peut lancer le chrono On lance C'est parti, on y va, deuxième manche Ok, première question Quelle pièce est à protéger dans un jeu d'échecs Je <rire> jamais joué aux échecs de ma vie <rire> Mais c'est pas très compliqué bah non, bah, Ah, ça peut pas très compliqué bah, non, mais Quand bah... on a de la culture bah, Oui, ça aussi Mais <rire> moi, je n'ai jamais joué aux échecs non plus Mais la réponse, tu la connais en soi Elle est très logique La dame. Eh non, c'est le roi. <rire> Merci beaucoup, ça c'est fait. Ah, c'est vrai. La capitale de l'Australie. <rire> Jadou, il l'a mis sa tête dans ses mains, ça veut dire qu'il ne connaît pas la réponse. Copenhague. C'est faux. <rire> c'est Canberra. Alors, quel... Mais non, <rire> Canberra. Ah, <rire> pardon. <rire> <rire> Alors, quelle année a suivi l'an 1 avant Jésus-Christ Quelle année a suivi l'an 1 Ouais. À, à quoi Avant Jésus-Christ. Donc avant l'année avant Jésus-Christ, c'était moins 1 avant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est né, comment s'appelait l'année qu'il y a eu L'an 1. Ouais, c'est ça. C est, c est, c est eh ouais Tu sais pourquoi j'ai retenu ça Parce qu'il qu n'y a logique. pas le, si le siècle zéro bah et oui. qu'en 2000, on était encore au 20e siècle. Eh oui, oui, oui. Bah, oh, mais il est intelligent, garçon. On dirait pas, hein. Ah bah non, je peux eh, faire On dirait pas. Euh, je je <rire> reviens sur ce que j'ai dit. Un jour il t'aura... Ne me laisse pas les mains. Faites très attention, hein. Oulala, continuons. Alors, combien de dieux trônent à l'Olympe Combien de dieux trône Non, mais combien y a-t-il de dieux À l'Olympe. à l'Olympe. Ouais. C'est quoi l'Olympe Olympia. Olympia. Onococatrix. Non <rire> <Cocatrix>. Non, <rire> non j'ai... Je... Mais non, pas la salle en France. L'Olympe, c'est, tu sais, la mythologie grecque, etc. En Grèce, on pensait qu'il y avait un certain nombre de dieux. Ah euh, oui, mon surnom, mon surnom, oui. Apollo. Euh non, alors... Boh, enfin, ouais, on repassera. Ouais. Euh... Alors, il y a combien de dieux à l'Olympe 12 C'est juste 12 Non, sans déconner J'ai des yeux que c'est 12 J'y croyais pas, j'allais dire 8 <rire> Je suis comme un dingue Et comme un dingue il a fait 2 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses Quoi et Il faut le calmer le garçon J'ai fait que 2 bonnes réponses Bah oui. Il leur reste combien des questions 2. Oh. Ah, Alors combien de syllabes y a-t-il dans un Alexandrin 12. Ok. Alors attention, celle-ci si tu la gagnes, tu seras à 4 bonnes réponses. Et aura fait une extrait sur attention, toi Attention, là... Euh, oh mais gros... non, celle-ci est facile. Au suspense. Euh... Qui a écrit Les Misérables Je m'en veux. Oh non Tu le fais exprès oh, C'est pas vrai. Si, tu, tu connais pas Tu le fais exprès. Parce que durant tout l'été, je t'ai toujours dit que c'était La Fontaine. <rire> C'est faux Non mais j'ai pas dit non, mais j'ai raconté une anecdote. C'est ça, bien sûr. Ok, d'accord. Et qui, qui a écrit Les Misérables Jean Valjean Non je ris je ris Je rigole je rigole C'est Victor Hugo Oh non mais non Mais t'avais dit La Fontaine au début C'est La Fontaine qui a écrit Les Misérables Non mais c'est qui C'est qui La Fontaine bah en fait c'est euh... Mais non qui a écrit Les Misérables Donne-moi une, une réponse à la fin mais Attends je, je, Là je, je fais ça dans ma tête Deux heures plus tard Les Misérables oh, de Victor Hugo Ou Les Misérables de La Fontaine La Fontaine non c'est pas ça Lui c'est le corbeau et le, le, le, le chien Non, c'est... Oh là là. Oh, cette culture, on est désolé. Alors les enfants, il faut lire. Victor et faut Hugo. Cultivé, oui. Bah oui, c'était Victor Hugo. Hein. Yes J'ai réussi Oui Non mais j'ai réussi. T'en as 4. T'as eu 4 bonnes réponses. <rire> Ah là ça c'est beau Tu vas devoir faire une story qui vend mes mérites Ouais ouais ouais je l'effacerai dans la seconde. Ça c'est <rire> sûr. Vous avez quelques instants pour aller voir ce magnifique euh, <rire> petit bout de Marois dans, euh, dans sa story. Allez... C'est quoi ton instinct C'est Marois Sébailly. Marois Sébaï. Ouais. Devant allez. ce monde merveilleux. Ouais, absolument. <rire> La suite, c'est avec, évidemment, nos news insolites qui reviennent dans un instant. Absolument. La deuxième partie de cette deuxième manche. Bref, on va s'amuser ce soir en direct. 18h20, c'est Jadoul. Jadoul. Mon coup de cœur musical, Yétouké et Bibinomony. Pas mal ce son. Mais je suis fan. Franchement, elle... J'ai obligé de danser là-dessus. Mais non seulement moi, tu vois, c'est un style comment Un peu... Électro. Euh, euh, urbain. Euh, ouais, tu vois, ouais, c'est un vraiment. peu urbain. Et tu es là et tu te dis, ouais, c'est pas mon style. Et au final, tu te prends dans le truc. Et, ouais. et voilà, ben on est là, bah bravo. Jadoule. <rire> jadoule Mais jadoule, mais qu'est-ce que tu fous Ah oh, ce jadoule, mais tu exagères, mon vieux. 18h20 Eh, hey, Je me suis battu, t'as vu, ça c'est un homme Aïe, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Mais Je suis sûre que c'est toi qui es parti avec le plus de bleu Oui, c'est lui qui a gagné Absolument, oh, je n'en euh... doutais pas Ah tu Ah quoi Quoi Tu Je n'en doutais pas mm -hmm. du tout Alors Barron a fait son gage hein, Il faut savoir ouais. qu'elle a fait son gage On a fait, fait la mon story gage. Durant, durant la musique là. Ouais, ouais. Et euh, ça, ça va arriver sur Alors, son je Insta Je vous rappelle, tout n'était que mensonge Sachez-le oh. euh, ai Tout ça parce qu'elle a dit 2-3 euh, compliments sur ma personne Ça y est, elle n'assume pas Bah ouais non c'est vrai, j'assume pas du tout Tu suis un, sale, un si sale type que ça Mais non, allez c'est bon, t'es quelqu'un de bien C'est faux, c'est faux On entend, tu sais. C'est Oui, même quand tu vrai. chuchotes <rire> euh, Dans quelques instants je vais vous parler quand même d'un truc complètement dingue ouais. euh, Ça va quand même On, on va voyager Ah. On va partir dans un pays lointain Ça se passera dans quelques instants Toujours en direct dans cette émission euh, La deuxième partie de la deuxième manche, c'est compliqué à dire Mais on va le faire d'ici ouais, <rire> quelques secondes Dans cette spéciale Halloween, vous réagissez à cette émission Ouais, au 0488 106 800 Surtout, n'hésitez pas, on prend tous les messages On ouais. les lit tous Il y numéro, pas sur taxi, donc mais on y va, c'est pratique. 18h20, c'est Jadul. ouais Une des grandes voix de la chanson belge, Morane, à l'instant. Et franchement, j'ai pas de vanne, ça nous a fait très ah non, du bien. Maintenant Ouh, Très du bien Oui. Ouf, pas très français, là. Ah, ah non, c'est okay. ce que je t'ai okay. toujours dit. <rire> Mais oui, que voulez-vous dans cette émission On a Marois, une très grosse bête. Mais les grosses bêtes, les très grosses bêtes. Et tout de suite, c'est les infos. 4, 3, 2, 1. Tout ce qu'il fallait louper dans l'actu, c'est les news de la semaine. Je sais pas si t'as vu cette info passer euh, Ça a choqué tout le monde Ça a fait un bain d'encre sur les réseaux sociaux euh, Là ça nous a fait... Euh... T'es encore balayé en maillot dans la grande place non, dit non, non, non, ça. non. Pourquoi rater Non, non, maintenant ah. je me balade plus, plus nu en public, juste dans les bureaux de ah. cette radio. Bon, c'est euh... merci. <rire> <rire> euh, Figure-toi, oui mais il y en a qui viennent bosser juste pour voir ça. <rire> oh, les pauvres, tu les as payés, c'est ça Oui, pour méditer le plus. Non, je sais pas si t'as vu cette photo qui traînait sur les réseaux sociaux, c'est des élèves avec une boîte en carton sur la tête. Euh... Des élèves d'école avec une boîte en carton sur la tête. C'était pas pour éviter qu'ils trichent C'est ça. Oh, c'était incroyable ça a choqué tout le monde ouais. parce que c'était une technique qu'ils ont utilisée donc euh, dans un collège en Inde et mm -hmm. même avoir présenté leurs excuses n'a pas suffi pour arrêter euh, cette, euh, ouais, cette polémique en fait, cette ouais. polémique, ça a choqué tout le monde et on voit effectivement sur les images euh, des, des élèves avec des ouais. boîtes en carton, des cajots de bananes avec juste une fenêtre comme ça à l'avant, c'est grave quand même, mais nous à l'époque on mettait un classeur, mais oui mais en plus, enfin c'est... Et ouais, moi j'adorais mettre ce petit classeur entre nous Et que c'était... C'est pas, ça va quoi, c'est bon, tu triches, tu prends une ligne, c'est pas grave Marois qui récupérait euh, de, les classeurs de son quatrième frère ouais. avait toujours un classeur qui ne tenait pas debout et qui était éventré N'importe quoi Alors toi, les, les clichés, tu nages dedans <rire> J'avais cool. des magnifiques classeurs, des Yankees, d'accord Des quoi Des Yankees Des Yankees Yankees, non, c'est une équipe de, de baseball aux, aux états unis mm. Et ce classeur coûtait super cher et tenait deux semaines Oui, voilà. mais c'est marrant, c'est toujours les classeurs chers qui tenaient pas longtemps c'est dégueulasse. C'est ouf. Voilà, ces euh... infos on en a pas sans fond. Mais donc, euh, ça a été perçu comme de l'harcèlement selon les internautes carrément ah ouais, mettre une ouais. boîte comme ça sur les élèves. Alors pour se défendre, ils ont déclaré que tous les étudiants, les adolescents mmh. ne portent pas forcément la boîte en carton sur la tête comme le montrent certains clichés. Beaucoup d'entre eux ont enlevé ce dispositif anti-triche après 15 ou 20 minutes d'épreuve et euh, l'école a également ajouté que l'ensemble des élèves ont reçu l'instruction de se débarrasser Euh, au bout d'une heure de ce carton. Ah oui d'accord, mais quand même, faire un examen déjà euh, en étant libre, c'est compliqué. Mais avec un carton sur la tête, c'est encore plus compliqué. Genre, les gars. Non, <rire> on je pense à nous un petit peu. C'est compliqué quoi. Maintenant, on met carrément des cartons sur la tête des élèves quand... Euh, on va faire quoi Enfin, j'en sais pas. Mais qui a eu l'idée <rire> Moi, ça me choque, je suis désolé. Suis... Non, mais... Je suis non, ça me touche tout le temps. C'est incroyable, je suis d'une sensibilité pour ça, c'est... <rire> J'ai mis courage à vous, riz petit cœur. veillez à ta maman. 18 h 20 Christophe C'est tout de suite. On est en direct, on vous accompagne jusqu'à 20h. Dans quelques instants, la deuxième partie de cette deuxième manche de cette émission spéciale Halloween. Il y a des gens du voyage. Et dans tout ça c'est la question que je me posais quand on nous a parlé de notre salaire je, je me suis demandé mais dans tout ça nous deux on devient <rire> quoi euh, deuxième partie de cette deuxième manche de ce jeu Halloween en mode euh, oui en mode Halloween c'est déjà bien bah oui j'adore C'était le bruit quand je me suis cogné le gros orteil dans la table de mon salon. Sincèrement, c'est flippant d'avoir son nom dans un jingle aussi effrayant. Je payerai pour ne pas avoir le mien là-dedans. Non, mais on a bossé cette émission. Ah ben oui. Attends, même, pour ceux qui nous regardent sur Internet en vidéo, même dans le studio, on a... Ouais, c'est vrai qu'on a une énorme télé avec dessus le logo de l'émission, franchement, il est hyper bien fait. Et la lune, comme ça, la... Des nuages qui bougent et tout, c'est incroyable. C'est flippant. Et là, je vois un mec un peu chelou euh, ah pardon c'est mes anciens chroniquants euh... <rire> qu est-ce que oh, euh, t'es est cherchait... est prête je suis toujours prête à répondre à tes questions d'enfant de 3 ans Non, j'y fais plus dur. Oh J'y fais vraiment plus dur. T'as fait 5 ans maintenant Oui. Bien. <rire> Et comme pour que ce soit équitable, je te propose maintenant euh, de taper une, euh, une réponse. Une... Non, pas, pas moi. <rire> de, de me dire combien est-ce que tu vas faire de bonnes réponses. Okay. Comme ça, euh, tu pourras me donner un gage en story. Ok, alors sur 6 questions, je pense que je vais faire 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses. 4 bonnes réponses. Adjugé vendu. Adjugé vendu, C'est parti, c'est parti, on y va. Je suis forain. <rire> Voici la première question. Seconde Guerre mondiale. Le 9 avril 1940, l'Allemagne attaqua la Norvège. Vrai ou faux C'est dégueulasse ce que tu fais. Ouais. Euh... Attends, 1900 combien 1940. Ok, l'Allemagne qui attaque la Norvège. Euh, je pense que c'est faux. Tu dirais faux Je dirais faux. Ouais, on vérifie. <rire> eh ben désolé. C'est... Non Ils ont attaqué la Norvège Ouais, la réponse est vraie. L'Allemagne la a attaqué en fin la Norvège pour euh, contrôler les ressources comme le fer qui transidait oh là là. par les ports norvégiens. Écoute, je ne savais pas. Bon, écoute, on va parler d'un truc plus mignon. Ok. Je vais te parler d'un chat. Oh Le, le terme « Calico désigne une race de chat », vrai ou faux <rire> C'est horrible ces questions. Moi, ah, je t'ai posé horrible. des questions faisables. Ah, mais moi, je te... Voilà. C'est dégueulasse. Euh, euh j'irai vrai Tu dirais vrai On vérifie ça tout de suite. Ma mauvaise oh réponse. Dieu. Suivante question. Ok. Haute de 334 mètres. Oui. Ma coupe de cheveux. <rire> <rire> <rire> non. Oh mon Dieu, non. La tour Eiffel a été inaugurée le 31 mars 1889. Vrai ou faux euh, Vrai Tu me dirais vrai et. Tu te dirais vrai Et c'est Tu nous fais vraiment euh, Là un parcours très linéaire Oh non Mais non Mais du coup Là ça fait t... oh Elle a bien été inaugurée à cette date là Mais elle mesure 324 mètres C'est dégueulasse Ok Tu sais quoi La prochaine fois Je vais revenir Et je vais te faire Les pires questions de la Terre <rire> Question suivante Brexit <rire> Ah ça je connais S'il est impossible de ratifier un accord de retrait d'ici le 31 octobre, évidemment Halloween, on fait dans le sujet, ouais. le gouvernement britannique devra annuler le Brexit. Vrai ou faux C'est faux. Tu dirais faux Je dirais faux. On vérifie ça tout de suite. Figure-toi que tu as juste Une ah, yes bonne réponse. Yes, trop bien J'étudie le Brexit, donc c'est normal. Hein tu sais qu'il nous reste encore deux questions Oh, mais oui, mais j'aurais quand même pas quatre, quoi. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fous Mais c'est toi, tu poses des questions, n'importe quoi Moi Ah, vous savez quoi, euh, les gilets jaunes c'est le moment, moment. Euh, 0-488-106-800 Un choule déjà double Ah bah ouais allez-y, moi ouais. j'ai pas de soucis J'ai une carapace solide euh... <rire> Il y a quelqu'un qui va envoyer J'aime pas ta coupe de cheveux, il va être en PLS au fond du studio <rire> C'est bien moi ça euh, Suivante question avant okay. dernière L'océan Atlantique est le plus grand océan de la Terre Vrai ou faux Atlantique Oui c'est vrai Tu me dirais vrai Je et, dirai et c'est une... <rire> <rire> ouais, Sérieux réponse. L'océan Atlantique a une superficie d'environ euh, 100 millions de kilomètres carrés et euh, c'est l'océan Pacifique qui est euh, plus vaste vu qu'il y en ah, a ouais euh, 165 millions oh de kilomètres carrés. Bon bah voilà. Voilà, bah, on a appris quelque chose. Halloween euh... toujours, nous ouais. allons parler de la Lune. Ma dignité est en train de... Dernière une... question. De moyen. Euh, Dis-moi. Une journée lunaire. Dure. Un peu plus de 27 jours. Vrai ou faux Euh je dirais vrai Les enfants sont formidables Je <rire> dirais vrai Je dirais vrai Mais journée lunaire c'est dure un mois tu vois le temps que la lune redevienne pleine non. Mais Marois mais qu'est-ce que tu deviens là C'est faux oh. C'est une bonne réponse ah Franchement je m'y attendais pas Je m'y attendais pas non plus <rire> Sauf que j'adoule Je viens de faire les comptes On est à égalité On est à égalité oui, Mais c'est pas possible Non mais il n'y a que dans cette émission. Ah, mais Je demande... Excellent. Octogone. Avec ou sans règles Sans règles Ok c'est parti. <rire> Tous les coups sont permis <rire> Dans un instant, dans cette émission, nous allons savoir si Marois pourra relever la tête de cette émission. Nous allons voir si elle pourra sortir dans la rue sans devoir mettre des lunettes de soleil et se cacher dans une boîte de la honte. <rire> Tout ça, ça se passe dans un instant. Nous allons découvrir les réponses à ces questions en direct avec vous qui nous envoyez un SMS. Au 0488-106-800, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez, même à insulter Jadoul ou m'insulter moi ou me lancer des plaintes. Arrête d'inciter euh, à cet harcèlement Mais tu m'as posé des questions qui étaient... Mauvaise voilà. Ouais ouais, c'est ça. Bon, ta faute. la suite de cette émission, ça se passe juste après la petite pause. Il y aura également des dédicaces à euh, Samira et ma fille Yousra. Bah gros bisous à vous deux. Oh, vous écoutez bisous. Jadoul jusqu'à 20h. On est avec vous. 18h30, c'est Jadoul. 18h, et hey, ouais. sympa, il y a même une fanfare en plus dans cette, dans cette musique. Ah, ils ont tout prévu. Ah ben là, c'est plutôt cool, Écoute moi ça. Sort les drapeaux Ah ça y est Maro a mis son string sur un, <rire> un, un manche à balai Elle me <rire> fait tourner dans le ciel, je vous dis pas le spectacle Bah tourner dans le vide vide, voilà C'est absolument magnifique on Alors on vous rappelle, on est dans une situation de crise ouais. On est à égalité Et on ne sait normal. pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Il <rire> faut qu'on se départage. Il faut que quelqu'un se jette à l'eau. Ouais. Euh, je... Joli, joli. Mais t'as vu ça Je ne sais pas comment on va gérer la situation. Ce qu'on va faire, on va faire une finale. Ah, Une finale euh, un peu en mode, euh, comment dire Une finale en mode euh, patate chaude. Ok. Ça te va Ça me va très bien. Rah la patate quoi hein. Oh, il dégaine les jingles plus <rire> ah, vite que son ombre Écoute, euh, <rire> moi quand je passe dans la rue, tu sais ce qu'on me dit C'est un vrai champion. Ah ouais, ouais, mon grand. Bon, euh on te mange ça doule. Il faut que tu le comprennes. Non mais c'est fini, c'est fini cette méchanceté. Bah à 20h ça sera fini. Madame <rire> Marois c'est D'ailleurs, allez la voir sur Insta, elle a fait sa story sur ouais, le gâche ouais, ouais. de tout à l'heure et franchement, c'est très sympa. Il y euh... plein de, de petits messages subtils, vous allez bien comprendre. C'est dingue parce qu'elle ne veut pas faire quelque chose sérieusement jusqu'au bout, c'est c'est incroyable. On lui demande de faire quelque chose de sérieux, mais il il y a pas. Y a pas bah, je l'ai fait. Tu ouais. m'as pas dit de ne pas mettre des faux partout. Parce qu'évidemment, on vous remet dans le contexte. Comme j'ai perdu euh, à des questions de culture générale, j'ai dû faire dans mon compte Insta euh, une story avec que des compliments sur Jadoul. Évidemment, je n'en pensais aucun. Du coup, je l'ai marqué. Voilà Ouais, c'est euh... un plaisir de refaire ces émissions avec toi Jadou ah je peux je, je remarque. <rire> Jadou, c'est 30% d'humour, 60% de sympathie et 20% de folie. Euh, attendez, ça fait pas 100% ça. 18h20, c'est Jadou. Jadou Avec 10% de mauvaise foi. Ah ouais, ça y est. T'as payé à vos off T'es un vieux pote à moi, je t'avoue, ah, euh, voilà, tu vois, on s'entend bien. <rire> ouais, elle a la même voix que toi. Euh... <rire> On va parler des candidats un peu neuneux Qui se sont pas occupés à fond De leur, euh, de leur campagne Électorale ah, Vu oui. que figure-toi figure, figure, figure, figure. Oula <rire> Plus rien Pas de verre, pas de syllabes, pas de voyelle, consonne, je suis pas sûre non plus. On avait dit que c'était une spéciale Halloween. C'est bon, hein Le Becherel, <rire> tu crois qu'il est vert, pourquoi oh, Il a brûlé le Becherel, le pauvre là. <rire> voilà, il est un peu pourri, c'est pour ça. Euh, devine ce qu'ont euh, oublié de faire certains politiciens euh, en, en préparant leur campagne électorale. À quoi ils n'ont pas pensé euh, Je sais pas, est-ce que c'est est un lien avec leur communication Oui Ils ont oublié de faire des affiches euh, Oui, mais qu'est-ce qu'on met sur une affiche Bah Une photo. Ouais, et à part ça Il, bah, euh, Un slogan, une, euh, un ouais. titre, une, un fond, une, une de la couleur, euh, je sais pas ou ouais, une date. Euh. C'est dans le texte qu'il y a sur une affiche. Ah ok, ils, ils ont oublié de mettre le nom de la personne, ils ont laissé un truc en, en, en mode le remypsum, je sais pas. Ah non, non, non. Quoi Allez. Euh Non, je sais pas, Janoula <rire> Ah mais non, mais Marois Mais quoi Mais non, t'avais fixé la barre tellement haute Je pensais que t'avais des compétences et tout Non, alors en fait Ils ont oublié tout simplement De réserver le nom de domaine Le site internet Donc maroissebay.com, imagine tu te présentes Ils oublient de le réserver Et donc ils se retrouvent comme des idiots En se disant, oups, j'ai pas réservé Sauf qu'il y a des petits malins Comme moi Qui ont été réservés Les noms de domaine Avant eux Oh mon dieu Et donc qui font monter Les enchères Oh c'est des génies. Et franchement Les prix peuvent aller Très très haut Et effectivement Il n'y a pas vraiment De réglementation Tu vois Tu peux Comme tu veux Réserver un nom de domaine Ouais parce qu'on le rappelle En fait un nom de domaine Faut le payer en général Et que tu peux pas t'appeler Maroissebaï.be Juste comme ça il Faut voir s'il a déjà été pris Ou si Si il faut le payer Ou si quelqu'un le possède Etc Donc c'est un peu plus compliqué que ça Et donc Euh, par exemple, les équipes de François Fillon sont obligées de racheter 1000 euros Fillon 2017 à un jeune <rire> homme de 20 ans qu'il avait acquis pour la somme de 20 euros <rire> en 2004 l'un d'eux demandait 10 000 euros à François oh Bayrou en échange du nom françoisbayrou.fr oh, c'est euh, génial c'est incroyable ça s'appelle du cyber squatting ouais, ouais, ouais. Et en bah, fait, tout fait, est dans le nom quoi. Nicolas Sarkozy aussi hein. Sarkozy 2017 avait <rire> été réservé et donc euh, voilà affaire judiciaire peu flatteuse et en 2019 c'est quelque chose que l'on pardonne difficilement ah, il y a encore eu euh, dernièrement euh, des noms qui ont été squattés je trouve ça trop drôle je suis désolé euh, je te propose on pourrait squatter euh, Marine 2020 Et comme ça, là, on est bien là. Là, on Écoute, est sûr qu'on squatte et qu'on peut demander plein, plein d'argent. Bah franchement, euh, je te laisse payer ça. Ok, ce sera 20 euros, je crois. <rire> Jadoul. 18h, 20 c'est jour. Tout ce que vous vous dites en écoutant cette émission et en voyant nos têtes. Ouais, dommage. Big Flo et Oli, c'est tout de suite dans un instant. La finale de ce, de ce jeu spécial Halloween. Ça se passe dans Jadoul. Louis prend son bus. Il mieux vivre avec des remords, c'est ça le seul. Hé yeah merci j'adouille ah, qui rappe c'est vraiment la pire chose que vous pouviez entendre en cette soirée c'est trop sympa euh, figure-toi qu'on est à égalité je le rappelle ouais. et on a trouvé une solution à ça on va faire une finale de malade participez en envoyant sms au 106 800 numéro est-ce que tu te sens prête je suis toujours prête on lance la finale <rire> <rire> c'est <cười> ah flippant, là on n'est pas bien Je vous explique le principe de cette finale Ouais, c'est avons... un peu what the fuck mais on a compris Oui, mais on a trouvé un système <rire> <rire> On va voir s'il fonctionne Au <rire> test en live euh, on, on a le principe de la patate chaude Ouais Alors, comme on est dans une émission Halloween, on va dire... Euh, pff, euh, la, le tic-tac chaud. <rire> le, la, la, la main chaude. La main chaude, la tête chaude, enfin bref, quelque bref, chose de chaud qui est peur. Un truc de chaud, la citrouille, enfin j'en sais rien. Euh, le, le, le sachet de bonbons, bref. Euh, <rire> ce que vous voulez, euh, ça fait bien du bruit. Non, on va prendre l'autre. Ouais, on va prendre l'autre. Ça on Euh, non, non, l'autre, le, le, le ah, l'ogiforme Une trousse Oui, la trousse, voilà, qui fait penser à autre chose quand vous le regardez en vidéo Mais euh, arrête, t'es une trousse J'ai acheté au marrant Le principe, je donne oui. un pays dans l'ordre alphabétique inversé ouais. Marois doit donner la capitale ouais. Et elle, elle fait la même liste mais dans le sens inverse Ouais, comme ça moi je peux pas voir les, les réponses aux questions que Jadoul me pose et inversement Absolument Et donc c'est, euh, déjà moi je suis hyper nulle en capitale Mais en plus ouais. c'est des pays que je ne connais même pas Donc on est mal barré Elle est tellement nulle en capitale, elle écrit tout en minuscule Bon, <rire> on y va, c'est parti, à okay, toi Ok, euh, la capitale des Émirats Arabes Unis <rire> Les Émirats, je passe, j'en okay, sais bien Ok, tiens à toi <rire> euh, euh, quelle, quelle est la capitale du Zimbabwe euh, euh, je, sais, je sais pas je Tu passes Je passe Bah bravo <rire> Tiens Ok, quelle est la capitale du Nigeria Le Nigeria euh... Je la connais même pas moi Ça commence par un A On est vraiment des bananes <rire> ouais. On est des bananes mais c'est pas possible <rire> Je sais pas, je passe <rire> toi. Ouais Euh Quelle est la capitale du Yémen Allez tiens Du Turkménistan J'en sais rien pas soi. Quelle est la capitale de la Suisse euh, euh, oh, je, je, euh, euh, Stéphane Berne Stéphane. Berne ah, Bonne réponse La capitale de l'Éthiopie ah. <rire> Toi euh, Quelle est la capitale euh, de la Slovaquie Je sais pas, Bratislava, j'en sais rien. Non, c'est pas ça. vas c'est pas ça. Ok, euh, la capitale de l'Algérie. La Non mais allez Tunis Mais non, Alger Alger, <rire> bah oui Putain A toi euh, Quelle est la capitale de la Russie euh, Moscou Quelle est euh, la capitale de la Roumanie euh, Oh, je l'ai su à un moment euh, Non, je, je l'ai pas, je l'ai pas Bucarest Ah, Bucarest ok <rire> Quelle est la capitale de la Jordanie Mais prends des trucs que je connais ouais, je... <rire> Aide-moi <rire> Ok, la capitale des Pays-Bas Allez, Amsterdam Amsterdam, ok, et le mais dernier Mais non, c'est toi Ah non, pardon. Le dernier à la capitale de la Turquie. J'allais dire Kaboul. Euh, oh. euh, la, bah, Tunisie <rire> Ok, on va s'arrêter là. La Turquie, c'est Marrakech <rire> La capitale de la Turquie, c'est Ankara La capitale ne peut pas être un autre pays Mais tu me mets la Tunisie, ça va pas là Bon Au je suis désolé mais j'ai gagné hein. Qui est, Non mais qui avait le plumier Qui avait la trousse quand le gong a retenti Je sais pas, la trousse elle était chez moi Mais t'as quand même dit la capitale de la Turquie C'est la Tunisie Par SMS 0488 106 800 Décerné dès maintenant le gagnant de cette finale Jugé à l'intelligence Qui a dit que la capitale de la Turquie c'était La Tunisie c'est Jadoule. Donc c'est moi qui gagne. On vous laisse quelques voilà. secondes pour voter. Quelle est la capitale de Monaco Je sais pas. Mais c'est Monaco, tu vois toi aussi. <rire> bah tu vois Ah c'est facile, hein, on rigole des gens. Mais moi j'ai pas dit la France comme capitale de Monaco. Écoute, chacun ses problèmes dans la vie. <rire> okay. euh, et je t'avoue que là, euh, c'est assez compliqué. Visiblement par SMS, ils n'arrive pas à se décider. Hein. Ouais, non, c'est ah, un peu... mitigé, c'est partagé. Euh, écoute, ce qu'on va faire... Tu sais quoi, on se joue à pile ou face, on a rien à faire. Pile ou face, ça y est, c'est parti. Euh, Qu'est-ce qu'on prend T'as une pièce, t'as de l'argent J'ai de l'argent. Elle a de l'oseille Elle a de l'argent. J'ai une ah. pièce de 50 cents <rire> oh. Allez, on y va. Ok, attention, tu prends, quel... tu prends quoi Pile ou face. Pile Tu prends pile Ok, si tu tombes sur pile, tu gagnes. Allez, je décris tout ce qui se deux, passe. Deux, trois, Elle lance un, la deux. pièce. Elle se la cogne dans l'œil. Et c'est face C'est moi qui gagne Bravo <rire> La pièce était truquée La pièce était truquée <rire> Ah ben voilà C'est la fin bah de ce voilà. jeu Halloween ouais, bah voilà. Ah bah franchement c'était plutôt cool Mais Franchement c'était chouette euh, Surtout quand je gagne Mais vraiment c'était chouette <rire> Elle ne pense qu'elle ne sait pas possible Regardez ouais. là euh, Bah écoute Merci pour ce petit jeu C'était vachement sympa écoute, Merci à toi Tu repasseras à la maison mette. Mais oui allez bah Franchement c'était sympa Nous on se retrouve la semaine prochaine Toujours euh, en live dans Jadoul Enfin il faut que j'arrête de dire ça Ouais vraiment c'est indécent On peut pas être dans moi On peut pas tous être dans moi Donc euh... <rire> Place, les gars faut arrêter maintenant vous, vous retrouvez dans cette émission samedi prochain moins de 7 jours oui au final bah ouais, hein. et euh, je serai très content de vous retrouver il y aura toute la bande qui sera là et marois bah, euh, et gros, bisous, gros, et gros bisous et on retrouve à la prochaine et euh, <rire> voilà euh, j'allais te dire j'allais te faire une trace de rouge à lèvres sur la joue droite mais il faudrait un deuxième tube pour refaire la joue ouais, gauche mais surtout fais pas ça ça, <rire> ouais, ça n'irait pas d'accord je t'embrasse marois c'est un plaisir revient à samedi prochain